يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة وإن خير الكلام كلام الله وخير الهجهج محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار اما بعد دونك الحمد aujourd'hui c'est le coup numéro 4 dans les دروس qu'on a commencé sur qu'est-ce du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahab avec l'explication du cheikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhani et aujourd'hui on est arrivé au passage où le cheikh dit Zayd... wa wa wa arft ma asbaha ghaliban nas fihi min al-jahl bi et' euh, ça veut dire et lorsque tu as compris ou lorsque tu as su euh, comment l'ignorance s'est répandue chez la plupart des gens aujourd'hui alors ça va te donner deux deux euh, deux bienfaits ou deux deux bénéfices yani, dans, du sens que du, du moment ce que tu as compris ça et euh, le chef il explique c'est qu -ce quoi ces deux profits là ou ces deux bienfaits là da wa compris comment l'ignorance au sujet du tawhid s'est il Allah 'ala al-'abid wa awjaba al وعلى مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا إذا جلس في مجالس العلماء السائرين على نهج السلف عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا ومنهج جهاد ودعوة إلى الله وعلى العموم علما وعملا وسمع منهم ووعى وسأل وأجيبا عند ذلك يمكن أن يعرف يعرف ان يميز الحق من الباطل والصواب من الخطا والسنه من البدعة وهذا هو الطييق que a ordonné et commandé et rendu obligatoire à ses serviteurs. Et euh, ils ignorent également ce qu'Allah Subhanahu a ordonné avec ce tawhid du fait que nous devons nous débarrasser ou nous, nous désavouer du shirk, cest de, la, de dire d'associer avec Allah wa dans son adoration. Et il n'est pas possible à quelqu'un de comprendre la réalité du tawhid comme Allah Subhanahu wa ainsi que son messager l'ont voulu sallallahu alayhi wa sallam, excepté si cette personne-là s'est assis avec les ulama qui ont suivi la voie des salaf, c'est-à-dire la voie des prédécesseurs parmi les premiers musulmans, et qui les ont suivis, ces salaf dans leur aride, dans leur croyance, dans leur adoration, dans leur comportement, dans leur caractère, dans leur mode, dans leur méthodologie, c'est-à-dire comment ils ont lutté et comment ils ont appelé les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et euh, en général comment ils ont suivi, les, comment ils les ont suivis dans leur science dans leurs connaissances, dans leurs actions et comment et euh, une fois qu'il a c'est-à-dire il faut suivre ces là et prendre la science du tawhid de ces ulama qui ont accepté et suivi les salafs de toutes ces façons-là qu'on a mentionné et écouter des ulama et bien comprendre, pour bien saisir ce que les ulama demandent de nous, et de poser des questions à ces ulama pour recevoir en retour une réponse. Hein? Et le chef, il dit, lorsque tu auras fait ça, là ce sera possible pour toi de connaître et de distinguer entre la vérité et le faux, et entre ce qui est correct et ce qui est incorrect, et entre ce qui est sunnah et ce qui est bizarre. Et voilà la voie qu'il faut suivre Le chef est dit en qui concerne le fait de juste suivre aveuglément. Tu dis je crois en ça parce que c'est ça que tout le monde croit. c'est ça que je fais ça parce que c'est ça que tout le monde fait. sans retourner aux références et aux preuves du Coran et de la Sunnah, hein, dans les croyances et dans les pratiques, eh ben, le Cheikh il dit que ça, ce n'est pas la bonne façon. Et ça, ça ne, donne, ça, ne va, ça, ne va, ça ne va te servir à rien en réalité de suivre la religion par, euh, disons, ou de, de suivre les gens aveuglément de cette façon. Il faut que tu apprennes ta religion à la base, dans les sources, dans les textes, avec les preuves. Et le taqlid dans les fondements de la religion, ce n'est pas accepté, c'est-à-dire de suivre les gens aveuglément, que ce soit un taqlid, et de suivre quelqu'un, un, un, un cheikh ou un imam ou peu importe qui, tu le suis dans les fondements de la religion, c'est-à-dire dans la croyance, dans le tauchid et toutes ces choses-là, et bien sans retourner et sans comprendre d'où il a pris ses preuves. Et d'où il a compris les fondements de la religion, et ça le comprendre toi-même avec les preuves, etc. Du Coran et de la semaine, ben si tu y as donc si tu as fait le prière, si tu suis aveuglement, ça ne sert à rien, selon les rélamats qui ont vérifié cette question. Et le chef dit: وَرَبَّنَا تُصْلِحْنَا الْمُؤْزِنَ يُؤْزِنُ قَائِلًا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَنْ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه يجيبك لا يجيبك بعلم وهذا بسبب عدم التفقه في الدين وإذا سئل عن معنى شهادة, عن معنى شهادة أن محمد رسول الله ما أجابك بعلم الشيخ الذي تحفظه يمكنك أن تعطي للمؤذن كما يقولون على قيار يجب أن أشهد لا إله إلا الله ويجب أن تتعرض للماضي كيف تفعل فيه في لا إله إلا الله؟ il ne peut pas te répondre avec connaissance. OK Et ça c'est la, la raison de ça, c'est parce qu'il n'a pas cherché la compréhension de la de la religion comme il faut. Le prophète sallalahu alayhi wa sallam a dit "Man yurid bihi khayran yufaqqihuhu fi C'est un hadith qui qui est rapporté dans Sahih Mous euh, Sahih Al-Bukhari dans lequel le prophète a dit "Celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion, il lui donne okay « Al-fiqh » din. Ok. Donc si Allah te veut du bien, tu vas chercher haine tu vas chercher la compréhension, mais si Allah ne te veut pas du bien, ou bien si tu cherches pas le « haine c'est une preuve que Allah ne t'a pas voulu du bien parce que toi-même tu n'as pas voulu du bien pour toi-même. Le sheikh il dit ensuite « Naam, yatafaqqah » c'est « din na šíření, a bezalika, ježe, a oni, si tu demandes to samé muži, cože, co znamená, až vedu, že je Mohamed, Rasul Allah, cože, co znamená, že je Mohamed, je wa alayhi sala gharaba an yalbis alayhi bi shubah bi shubahin tufdi bihi ila shirk shirki wa tajurruhu ila al wuqu' fi al umuri al mubtada'a bi sabab jahlihi par la suite et ça la raison de ça la raison de l'ignorance de ces personnes là c'est parce qu'ils n'ont pas voulu s'asseoir, ou ils ne se sont pas assis avec un, un, une personne qui a du et qui a de la compréhension de, de la religion islamique, hein. et euh, ce n'est pas étonnant par la suite, s'il n'a pas étudié, et s'il ne s'est pas assis avec un Ayalaim dans l'islam, ce n'est pas étonnant par la suite de voir que des choses vont le mélanger, hein. des choses vont le mélanger dans sa religion au point où il va commencer à être confus, et même ça peut l'amener même au shirk, ça peut même l'amener au shirk d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est grave, et ça peut même l'amener à tomber dans des formes de bid'ah, des formes d'innovation, des pratiques qui sont contraires à la Sunna du prophète Muhammad sallallahu wa sallam, que le prophète Muhammad sallallahu wa sallam n'a pas fait, et ni les Sahaba ni les tabi'ins, et des gens par la suite sont venus, puis les ont, inventés, ils nous ont amenés dans l'islam, alors qu'en réalité, elles n'ont rien à voir avec la religion. Et ça, on appelle une beda. Donc, et ça, il fait, il fait ça uniquement parce qu'il n'a pas connu sa religion comme il faut. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, ils connaissent pas la, la religion de l'islam. comme ça, là, tout off. Ils ne connaissent pas la religion de l'islam comme il faut mais ils sont, ils pensent qu'ils me connaissent, et, et des fois tu vois des musulmans par exemple, ils vont étudier euh, à l'université, ils vont étudier au cégep, à l'université, ils vont faire un, un doctorat, une maîtrise, un doctorat et tout, dans une science de la douille, une science de la vie de, de tous les jours, on a besoin et c'est sûr que c'est nécessaire, sauf qu'ils négligent la connaissance et l'apprentissage de l'islam, ils passent l'apprentissage de l'islam en second, et ils disent, non, moi, je, je, connais, je connais déjà ma religion, comment ça se fait pour connaître quelque chose de la dunia, tu vas faire une maîtrise ou un doctorat, mais pour connaître, euh, pardon, pour connaître quelque chose de la dunia, tu vas faire une maîtrise et un doctorat, mais pour connaître ta religion, tu vas pas faire une maîtrise et un doctorat, et tu dis, j'ai connu ma religion, ça ne veut pas dire que si tu as une maîtrise ou un doctorat, ça y est, tu es un savant dans l'islam pense que ça veut dire que quand même, il y a des degrés plus élevés de la science dans l'islam. C'est sûr aussi que ce n'est pas obligatoire à chaque musulman de devenir un alim, toutefois, c'est si un musulman est capable d'augmenter musulman est capable d'augmenter son niveau de savoir à un niveau plus élevé pour être capable d'adorer mieux Allah d'être capable d'augmenter son niveau de pratique et de croyance, c'est toujours Recommander de le faire hein, pour lui. Donc il y a un niveau, comme on l'a déjà expliqué, il y a un niveau de connaissance qui est obligatoire pour chaque musulman que personne ne doit ignorer, ça c'est de connaître les fondements de l'islam, le tawhid, qu'est-ce que ça signifie de comprendre et de connaître les piliers de la foi, de comprendre et de connaître les piliers de l'islam de façon générale, et comment appliquer les choses qu'il a besoin d'appliquer tous les jours. Ça, tout le monde doit le connaître toutefois, ce n'est pas tout le monde qui le connaît avec la preuve. C'est vrai que les gens, les gens, tout le monde le savent comment le faire, mais qu'il le connaissent avec la preuve du Coran et de la Sunna, et si tu lui demandes, est-ce que tu peux me donner Dalil pour chaque chose que tu fais dans, dans ton Islam, est-ce qu'il est capable de te le donner hein Donc ça c'est une question importante, et sinon, si la personne ne le fait pas avec preuve et avec un Dalil, ça veut dire qu'il suit aveuglément. Hein? Et peut-être qu'il est dans l'erreur, parce que ça ne veut pas dire que la personne a appris par exemple de son chef ou de son père ou de son grand-père, mais qu peut-être que son grand-père n'avait pas étudié comme il faut, ou peut-être qu'il s'était trompé, ou peut-être qu'il n'avait pas retourné et il n'était pas retourné aux sources et aux, aux fondements et aux, et aux références correctes. Peut-être qu'il a appris d'un livre qui avait des hadiths daïfs, ou des hadiths même qui sont fabriqués et qu'il a transmis ça et qu'il ne savait pas lui-même donc c'est pour ça que c'est important de toujours vérifier et retourner et apprendre comme il faut l'islam pour enlever cette ignorance de nous-mêmes Et là le qui dit il ورغبة في التأثي برسول الله وأتباعهم من العلماء الربانيين وإنني لأهني كل كل طالب علم بذل جهده في تحصيل العلم من أجل أن يحقق الخصال التالية أولا ينقذ لينقذ نفسه من الجهل ثانيا ليعمل بالعلم لماهي Donc, a jen Allah. Třetí, aby šel na základní úroveň. Čtvrtý, aby se základní úroveň zjistil. Pátý, aby se základní Avec une personne à qui Allah a donné quelques connaissances de la charia et qui a essayé de les donner et de les transmettre aux serviteurs d'Allah dans le but de donner le bon conseil pour Allah, de donner le bon conseil au gens pour Allah et en même temps pour suivre l'exemple dans le but de suivre l'exemple des messagers d'Allah et de ceux qui les ont suivis, qui ont suivi les messagers. Hein, parmi les ulama, les savants, les éducateurs, les gens qui en, enseignent aux musulmans les sciences en partant des choses les plus fondamentales et les plus simples, et qui, comme, et qui euh, disons, évo évoluent avec eux de plus en plus vers des niveaux plus élevés de compréhension. Le shiikh dit, moi je félicite tout, toute personne qui recherche la science et qui fait un effort pour arriver à acquérir de la science, dans le but de, disons, de réaliser les points suivants. Il a dit premièrement, pour se sauver lui-même de l'ignorance, pour enlever l'ignorance qu'il a en lui-même. Deuxièmement, pour pour agir selon cette connaissance-là qu'il a appris, dans le but de plaire à Allah Donc, ça c'est deuxièmement. Troisièmement, Par la suite, une fois qu'il a appris et une fois qu'il a appliqué, maintenant il doit transmettre la connaissance. Il ne faut pas juste garder la connaissance pour lui-même et juste être satisfait comme ça. Non, il fait un effort pour essayer de transmettre aux autres cette connaissance qu'il a acquise. Et quatrièmement, il fait preuve d'endurance et de patience lorsqu'il transmet cette religion-là aux autres parce que c'est certain que lorsqu'il va commencer à appeler les gens à l'Islam, il va avoir beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés, Des gens vont essayer de lui faire du mal ou de lui nuire, à cause du fait qu'il appelle les gens à la voix d'Allah et qu'il essaie de transmettre la connaissance aux autres. Donc il doit faire preuve d'endurance et ça c'est les quatre degrés hein, dont on a parlé euh, dans, euh, sur le Salat. Et ça, c'est les degrés de jihad de neuf. C'est les degrés de jihad de neuf, c'est-à-dire de la lutte que tu fais contre toi-même. Ok? Et le chef dit: Il n'a pas un al-anbiya wa al-mursalin, Dok, díky, ty الصبر كما Kým, الله to představuje představuje představuje představuje Eh bien toute personne qui fait ça, il aura des diables, des chéantines parmi les êtres humains, parmi les djinns qui vont essayer tout leur possible pour essayer de se mettre dans son chemin et l'empêcher de faire son travail, hein, et de prêcher aux autres, et d'enseigner aux autres. Donc, le chef il dit, il faut donc avoir de la patience et de l'endurance, Okay. Comme Allah subhanahu wa a ordonné et a commandé dans, son, dans ses paroles qu'il a dit par exemple dans la surat Al-Asr, dans ce qu'il a dit, par le temps, l'homme est certes en perte, excepté ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres et qui se sont envoyés euh, les uns les autres à la vérité et qui se sont encouragés les uns les autres à l'endurance et à la patience. Donc, Ce verset-là, cette soirée, elle explique ces quatre points qu'on a mentionnés, ces quatre points, d'apprendre, d'agir et d'appliquer cette connaissance, de transmettre cette connaissance par la suite, et par la suite de faire preuve de patience. Dans ces quatre, ces, ces quatre points-là sont présents dans ce verset-là. Illa allnazina āmalou wa aminu wa tawassor bilhaq, wa tawassor bil sabr. Donc, ça, c'est le premier, le premier point, c'est-à-dire, euh, lorsqu'on a compris euh, y a l'ignorance qui est répandue parmi les musulmans au sujet du Tawhi, eh bien, le fait qu'on a compris ça, hein, ça nous aide à voir le bienfait d'avoir de, de, de, compris ça. Deuxièmement, الشيخ ذو السبب الثاني في جهل معظم المسلمين بأصول الدين. يقول الدوّي مكوز، بقول من النصائحيينها، للصفات ماذا الإسلام؟ الشيخ عدم وجود المعلم الرباني لأن رقعة الإسلام أو رقعة ديار الإسلام واسعة، فهو ولله الحمد قد انتشر في أيام الفتوحات انتشارا جيدا في بلاد العربي والعجم طولا وارضا حتى شمل ثلاثة ارباع الماموره الا انه قد يوجد او قد لا يوجد ان انه قد لا يوجد المعلم صاحب عقيدة التوحيد الصحيحة في كل مكان وزمان بل يختلف اهل التعليم من اقليم من من اقليم لاخر Sheikh il dit the deuxième kemine, cause pourquoi il y a tellement d'ignorance qui muslín, <SC1> kamacche, est répandue au sujet des fondements de l'islam parmi les musulmans, c'est que la plupart du temps difficile de trouver un un professeur qui suit le Coran et la Sunna d'une façon correcte et qui comprend et qui connaît les fondements du Tawhid. Hein Parce que l'Islam s'est répandu à travers le monde de façon euh, très rapide, et l'Islam a euh, atteint des espaces vraiment euh, grands durant les grandes victoires des musulmans au début de l'Islam. Et ça c'est quelque chose de bien. L'islam s'est répandu chez les Arabes, chez le monde arabe, et il y a de, de l'Espagne jusqu'à la Chine, il y a l'Est, Ouest, Nord, Sud, et L'islam s'est répandu presque un tiers de la terre. Euh, non, trois, tiers, trois quarts de la terre. Hein, trois quarts de la terre, c'est ça que le chéri dit. Donc ça veut dire que y allait, ça, c'est quelque chose de bien toutefois ce n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui enseigne l'islam et qui a une Aqidah et qui connaît le Toshif comme il faut à tous les endroits et à toutes les époques. Hein? Parfois, tu peux trouver à certaines, dans certaines régions hein, des gens qui ont une éducation ou qui ont appris des choses qui sont différentes que dans une autre région. Hein? Donc, il se peut que tu trouves, il se peut, il se peut que tu trouves à l'est de la Dunya, c'est-à-dire à, à l'est ou à l'ouest, euh, un professeur qui enseigne, mais qui a une akida Sofia par exemple, hein, qui fait partie des soufies. Donc, il appelle les gens, et quand il les appelle, il les fait rentrer dans le tasawuf, et le tasawuf fait partie des pays parmi les bidah. Donc, Les personnes qui vont rentrer avec eux, ils n'ont pas connu la réalité de l'Islam. Le Cheikh dit il ne les a pas fait entrer réellement dans le vrai Islam. Pourquoi Parce que il les a appelés au tasawwuf à soufisme Le Cheikh dit "Oui, mais certaines donc le shaykh il dit tu vois dans certaines autres régions dans le monde des gens qui prétendent appeler à l'islam faire le da'wa et faire avoir de la connaissance toutefois tu les vois qu'ils sont soit mu'tazila ça c'est une des sectes parmi les sectes des musulmans et les mu'tazila c'est des gens qui nient les, euh, les attributs d'Allah, ils nient les attributs d'Allah, et ils passent leur, leur aql, leur raison, par-dessus la révélation. Ils disent, s'il y a une contradiction entre qu'est-ce que moi je considère comme étant rationnel, et entre le texte du Coran, je veux passer qu'est-ce que j'ai compris moi comme étant rationnel, par-dessus le texte du Coran et par-dessus les paroles du Prophète Donc quelqu'un qui a compris Comme ça, la religion c'est ce qu'il se dévie facilement. Parce que qu'est-ce qu'il prétend être sa raison En réalité, c'est ses passions. Bien souvent, c'est ses passions et ses désirs. Et il, il essaie de donner à ses passions et à ses désirs le nom de rationalité ou de raison pour essayer de justifier ce qu'il fait, hein, Alors qu'en réalité, c'est ses passions. C'est comme par exemple, tu parles avec une musulmane ou un musulman en particulier une femme musulmane, je vais donner un exemple pour une femme musulmane, tu lui du hijab, mais elle te dit, mais je comprends pas, pourquoi il faut que je me voile, c'est quoi la, la, la logique, je comprends pas la logique. Alors, quelle logique tu veux comprendre si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a révélé ça et il t'a ordonné de le suivre. Donc, si tu, il y en a une logique, il y en a une sagesse, mais si tu la vois pas. Hein, ça devrait te suffire que tu sais que ça vient d'Allah et que c'est la vérité. Toutefois, si tu veux savoir la réalité et la vérité, et si tu veux vraiment comprendre la logique qu'il y a derrière ça, et bien il y en a. Il y a le fait que ça préserve l'honneur et la dignité de la femme, et le fait que ça l'éloigne du mal, hein, et, le, et toutes sortes, sortes d'autres raisons, comme le fait que ça diminue la tentation et les désirs lorsque les hommes vont. La voir avec ce voile, ils vont pas être tentés. Et ça fait des exemples. Donc quelqu'un va dire, mais moi, comme par exemple quelqu'un va dire, mais moi je considère que c'est pas logique. Hein. Donc comment tu es musulman, tu suis le Coran, tu dis que tu crois encore Coran, tu crois à Sunnah, puis tu dis ça c'est pas logique et tu préfères suivre qu'est-ce que toi tu considères être logique. Ça en réalité c'est quelqu'un qui suit ses passions et qui prétend vouloir se baser sur la logique. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, d'accord Donc c'était juste pour vous donner l'exemple de en ce qui concerne le mot haséla. Et il y a beaucoup d'autres points sur lesquels ils ont dévié les mot haséla, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Il y a également les Jahmi, donc tu vois parmi les musulmans certains qui appellent à une aqida djihad et c'est ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah Ok Donc tout ce qui est encore un qui parle d'Allah, eux ils disent non ça c'est pas vrai, il faut pas le prendre au sens euh, tel, quel, tel que c'est écrit, il faut tout interpréter ça d'une façon symbolique et il ne faut pas croire à rien de ce que Allah a dit à propos de lui-même dans le Coran, ni ce que le prophète a dit à propos d'Allah. Donc il n'affirme pas ce qu'Allah s'est décrit et s'est attribué pour lui-même. Et également il mentionne une autre secte qui est al hein Al-Qadiyaniya, نشأ في فينزي مذا الأعقيدة. دي القديانية فرقة نشأت في الهند أسسها غلام أحمد القدياني في الهند بمعونة من الإنجليز بمعونة من الإنجليز. ومن عقائدهم يعتقدون أن غلام أحمد هو المسيح الموعود وهو أفضل الأنبياء جميعا ويعتقدون أن كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القذانية، ويعتقدون ويبيحون الخمر والإثيون والمخدرات والمسكرات ويلغون أقيدة الجهاد ويرون الطاعة العنياء من الحكومة الإنجليزية ويعتقدون أنهم أصحاب دين Jadidin, Mustaqil, wa Rulam, Ahmed, D'accord Donc, là, ici, le cheikh a décrit, c'est quoi cette secte qui s'appelle Al-Fabiyariya C'est une secte qui est arrivée en Angleterre durant la colonisation anglaise. Pardon Oui, j'ai dit quoi Pardon, <rire> je m'excuse. C'est une secte qui est apparue en Inde durant la colonisation euh, anglaise. Hein et euh, le fondateur de cette secte c'est Roulam Ahmed. Ok, donc lui, qu'est-ce qu'il a, il a fait Il a fait cette secte avec le support et l'aide des Anglais, du gouvernement anglais. Euh, oui. Parmi leurs croyances, ils disent que Roulam Ahmed c'est le Messie qui était, qui était promis et que c'est le meilleur des prophètes. Ok. Ah, les consolers. Ils croient également. Que pour eux, tous les musulmans sont en dehors de l'islam ou sont des kuffar jusqu'à ce qu'ils deviennent kadiyyani, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent Olam Muhammad. Sinon, ils ne sont pas des musulmans. Euh, ils rendent l'alcool et l'opium et d'autres drogues euh, halal. Ils, ils ont nié le jihad. Ils disent qu'il n'y a pas de jihad dans l'islam et que la lutte armée contre les kuffar pour élever la parole d'Allah Ça ne fait pas partie de la religion d'Allah. Et ils voient qu'il faut obéir aveuglément au gouvernement anglais. Et ils croient qu'ils ont qu'ils ont une religion nouvelle, indépendante en excluant et que les gens qui étaient avec Mahmad à son époque, euh, ils sont comme les sahaba, d'accord. Bien entendu, quand Mahmad est apparu. Euh, les ulama l'ont réfuté sur tous les points, en Inde et ailleurs, hein. Et, euh, et à un moment donné même j'ai entendu qu'il y a eu une Mubahala entre lui et des ulama de l'islam, et Al-Mubahala vous savez c'est quoi C'est euh, le verset dans le Coran qui parle mubahala c'est à dire, -à -dire euh, tu dis tu appelles toi et ta famille, et tu appelles lui et sa famille, et on invoque la malédiction d'Allah sur le menteur, d'accord Donc, ils ont fait ça avec lui, dire ils ont amené, il a amené ses fidèles, et les ulama, ils ont amené euh, leur famille, et lui, il a amené sa famille, et ils ont invoqué chacun la malédiction sur le menteur des deux, et euh, supposément que ça a été rapporté que la malédiction est tombée sur lui par la suite, et il est mort d'une maladie, et il est mort dans les toilettes Donc euh, Ça c'était la, la fin d'un dijal de ce faux de ce prophète. Euh, le chef il dit également, et, ah oui aussi il mit la Sunna, qu'on parle la Sunna du Prophète Donc il euh, n'y a pas de doute que les ulama ils les ont déclarés comme étant des kuffars, ils ne sont pas des musulmans. Il ah, ah. y a aussi un autre groupe qui est presque comme Euh, c'est les black muslims, les, les musulmans, euh, euh, ouais, ouais, non mais moi je parle d'un autre groupe qui sont un peu pareils comme eux, c'est pour ça ils ont des ressemblances, des fois même on se demande si ce n'est pas des groupes euh, qui sont disons euh, aidés par euh, certains souffards pour les aider à se propager, ils ont presque la même, aqida, même tendance presque, et ça c'est les black muslims. Enfin, ils ressemblent beaucoup au Pazir. Parce que les Black Muslims, ils disent par exemple que Farid Mohamed, ils disent que c'était Dieu qui est venu sur Terre en personne et qu'il a enseigné à un de ses élèves qui était Elijah Mohamed et ils disent que Elijah Mohamed était le prophète d'Allah envoyé pour les Noirs aux États-Unis. Donc, euh, par la suite, Allé, ils ont propagé leur euh, religion en Amérique, puis là il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui les ont suivis au début, bon, après ils se sont divisés en un autre groupe, le fils de d'Elazer Mohamed qui était allé en Égypte quand il est revenu, il s'est désavoué de la plupart des positions de son père, toutefois il a gardé beaucoup d'égardement, tu vois, donc le premier groupe sont des puis l'autre groupe, eux, ben ils sont des gens de D'accord, sont peut-être pas en dehors de l'islam complètement, mais ils ont des bédards graves. Hein. Et euh, y les les, les nations of color, comme on les appelle. On les appelle pas nations of Islam. Mais ces gens-là, ils distribuent les journaux parfois dans les entrées de métro, dans les sorties de métro ou dans les euh, dans les rues. Et ils sont toujours habillés avec des et puis un papillon. Et tu les vois comme ça. Ils donnent ça juste au noir. Parce que pour eux, c les, les blancs sont des diables, et les noirs sont des dieux, Hein? et ils croient que c'est les, les noirs qui vont aller au paradis, et quand ils voient un noir, même s'il n'est pas musulman, ils l'appellent mon frère, parce qu'il est noir, et s'ils voient un blanc, même s'il est musulman, ils ne vont pas le considérer comme un musulman, et, là, et ça il a eu des problèmes avec ces gens-là. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec la religion de l'Islam, Donc le chef, il dit ça, et après il dit, il y en a d'autres qui sont qui se disent musulmans et qui font… Donc ces gens-là, quand ils appellent les gens, ils appellent les gens à l'islam, ils prétendent qu'ils sont musulmans, pourtant ils n'ont rien à voir avec l'islam, hein, il y en a d'autres qui sont wassani, c'est-à-dire ils adorent des, euh, des, des arbres, des roches, des pierres au nom de l'islam, ils vont à la tombe d'un saint, hein, ou près d'une Là où il y a un homme saint qui, en, qui était enterré, et ils vont euh, y aller, ouais, comme ça, là, faire des prières à ces endroits-là, égorger des animaux pour les saints, ou bien adorer les djinns, hein, ou prendre une baraka d'un arbre, ou d'une roche, ou d'une tombe. Hein. Tout ça, c'est des formes d'exemple de watania et de shirk. Et il y en a d'autres qui sont des rafidas, comme des chiites rafida par exemple. Hein. Et eux Non, ce n'est pas, pas tous les noirs américains qui sont des blacks musulmans, il y a beaucoup de noirs américains maintenant qui sont convertis à l'islam, ils sont sunnis, et qui sont salafis, hein, qui sont sur la voie des salafis. Toutefois, il y en a qui sont pas sur la voie des salafis, ils ont des pédats, mais ils ne sont pas avec les nations of kofu. ils sont pas avec ces gens-là, mais ils sont pas complètement sur la sunna à 100%, donc ils sont euh, quand même dans l'islam, mais ils n'ont pas encore, disons, suivi la soudma comme il faut, d'accord Donc, euh, c'était la situation de Malcolm X. Il au début, il était avec ces gens de, de Nation of Kufr, il, il, il était en de l'Islam, il est allé faire le hajj, il a connu le vrai Islam, il a fait son shahada, il, a, il est entré dans la religion, puis quand il est revenu aux états unis ben là, il a commencé à, disons, appeler euh, à, à ses idées. Il avait corrigé de ses erreurs, mais il n'avait pas eu le temps de corriger toutes ses erreurs. Donc c'est certain qu'il euh, a, a fait un effort pour essayer de trouver la vérité, mais disons qu'à l'époque où il était musulman, disons que la science était limitée, la connaissance de la Sunna n'était pas euh, comme aujourd'hui, il n'y avait pas tant de livres. Et de connaissances euh, qui, qui, qui étaient répandues sur l'islam en, en anglais à l'époque. Donc, euh, disons qu'on espère que l'accepte euh, et le fasse entrer au paradis, InshaAllah. Euh, toutefois, euh, aujourd'hui, la situation est différente du fait qu'il y a plein de salafis, il y a plein de livres qui sont traduits et diffusés, et qu'il y a des cours, il y a des cassettes, il y a plein d'élèves qui vont étudier. En et ailleurs, apprendre l'islam, qui reviennent, qui enseignent aux gens l'islam en anglais et dans d'autres langues. Donc, maintenant, c'est plus comme avant. La situation est plus facile, disons, pour transmettre l'islam. Mais c'est comme un frère me disait, à mesure qu'il y a plus de connaissances qui, qui sont transmises sur l'islam, qui, qui, des connaissances qui sont correctes, en même temps, il y a plus de balal, en même temps, qui répandent. Donc, ça fait comme on dirait que plus que la vérité augmente et disons plus que la vérité devient plus euh, forte, mais en même temps la contre-vérité, elle aussi elle augmente en même temps, donc il faut faire le double d'efforts. Donc, euh, le chef, il décrit, il parle également des rafs, c'est les Shia, hein, il y a des gens qui ont accepté l'islam avec les chiites, ok, et ça c'est des gens de banal également, voilà. donc, euh, il y a une ah oui ouais c'est de, après demain ouais oui chez à, à, à Shura, il se coupe la tête, avec des, des... c'est lundi ouais oui. dimanche lundi euh, dimanche et lundi c'est le neuf et le dix moi c'est le neuf et le dis que j'ai vu dans le haddit wallallah c'est demain le 9. ah ok. ouais peut-être peut-être peut que ouais ça peut-être que quelqu'un qui a manqué le nef jejeuner le onze allah ou donc euh, Donc c'est ça. Le cheikh, il dit, ces gens-là, ils appellent, mais ils n'appellent pas à l'islam pur, à la sunna pure. Ils appellent à des conceptions déviées de qu ce qu'ils ont compris de l'islam. Et donc, en réalité, c'est des choses que euh, l'islam n'accepte même pas et que l'islam ne supporte pas, il ne reconnaît pas. Comme par exemple, qu'est-ce que le frère disait qu'Ashurah, euh, les chiites ah, qu'est-ce qu'ils font? Ashura ils prennent des couteaux, puis des épées, puis ils se frappent avec sur la tête jusqu'à ce que le sang se mette à couler sur leur corps, sur leurs vêtements, sur leur visage, et puis ils crient Ali, Hossein ou bien des choses comme ça, hein, et donc ils courent, tout le monde dans la rue là, il y, y a des vidéos comme ça, vous trouvez des, des trucs là sur, euh, sur internet, des films qui où on filme ces gens-là en train de faire ces choses-là pour montrer euh, comment ils sont déviés. Imaginez les non-musulmans qui voient ça par la suite, hein, les koufas qui voient ça à la télé, mais quelle image ils ont de l'islam Dis ah, ça c'est des gens fous ça, hein, cette religion fou, c'est ça qu'ils disent les Québécois et les autres. Hein. Ben oui c'est ça, exactement, c'est quoi cette religion barbare C'est ça ce qu'ils disent, alors que l'islam est innocent de ça, et ça n'a rien à voir avec La religion islamique de faire ça. C'est contraire à, à, au, au, au, au, à la raison, c'est contraire, contraire à la religion. Ça, c'est les moines et tout là qui se flagellent et tout, qui se, ils se, ils se font des, des punitions corporelles pour non expier des péchés. Tu sais, c'est vrai que dans l'islam, c'est vrai que dans l'islam, on dit que comme le prophète صلى Salam a dit, peu importe qu'est-ce qui t'atteint de mal, ou de maladie, ou de fatigue, ou de difficulté, ou même une épine qui te pique, ça t'enlève des péchés. Sauf que ça, ce n'est pas si tu le fais toi-même volontairement, si tu le fais vo toi-même volontairement, ça c'est ça en fait c est, c est, ça peut même devenir un péché, mais si tu le fais, si tu ne le fais pas volontairement, si ça t'arrive, sans que tu le veuilles, eh bien là, Allah s.w.t. et t'efface des péchés, Hein et, et donc, c'est quelque chose de... C en même temps, c'est une miséricorde dans l'instantané par lequel il te pardonne tes péchés si tu reconnais et que, tu es, que ça vient moi et que tu fais preuve de patience. Toutefois, tu le, si tu le recherches par toi-même, là, c'est mauvais. Tu ne dois pas souhaiter pour toi-même la fête ne faut pas souhaiter pour toi-même la maladie et là tu commences à faire des doigts oh Allah fait que je sois malade ou fait que je sois blessé pour que tu me pardonnes mes péchés non, tu n'as pas le droit de demander ça à Allah d'accord donc ça c'est quelque chose de une après le shaykh il dit le l'islam سببان رئيسان الأول قصور الذاتي لأن الجاهل, الجاهل ما رحل ولا تعلم ولا سأل أهل العلم الموثوق بعلمهم كما أمره الله بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بخلاف ما إذا لقص عليه شيء من متطلبات الجفد لوجدته يضرب في الأرض طولا وعربا ikh <muchem> dit les choses que je veux confirmer et que je veux euh, disons certifier c'est que les causes pour l'ignorance de ceux qui ont ignoré la réalité de l'islam et la réalité du chikh sont de deux raisons fondamentales ou principales. La première raison c'est disons un personnel. Un du fait que la personne qui est ignorante, elle n'a pas cherché à voyager pour acquérir cette connaissance. Elle n'a pas cherché à partir pour étudier. Elle n'a pas demandé aux gens qui possèdent la connaissance et à qui les gens font confiance dans leur connaissance. Comme Allah a ordonné dans le verset 43 dans sourate al an il a dit « Fas'alu in kuntum la Demandez aux gens de la connaissance ou aux gens qui ont le rappel si vous euh, ne savez pas. Hein? Donc, si par exemple tu voyais des gens qui leur manquent quelque chose dans leur, dans leur vie, que ce soit de la nourriture ou de l'argent ou du confort ou quelque chose de la donia, tu les vois, ils vont courir à l'est et à l'ouest dans le monde entier pour essayer de trouver un endroit où ils vont trouver du travail, où ils vont trouver quelque chose pour vivre. Hein? Mais si c'est quelque chose qui a rapport avec DIN et le besoin qu'ils ont avec DIN, là tu vois que, allez, ce n'est pas si grave que ça. On est ignorant de la base de l'islam, de la réalité de l'islam, et on est ignorant de qu est ce que signifie si le chèque, mais ce n'est pas si grave que ça. L'important, c'est qu'on a tous un bon job et on mange du pain tous les jours. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, allez, remettre en question. Des fois, ça me fait penser au hadith une donc c'est comme des euh, des malédictions pour lui si il vit juste pour la dunia. Et même a Il, vient, il, il va aller avec ses enfants pour qu'ils aient un bon, des bonnes études, un diplôme tout, mais il s'en fout s'ils vont quitter l'islam, s'ils ne vont pas faire la salade, s'ils vont y euh, aller devenir kuffar, s'ils vont aller en djam, il s'en fout de ça. L'important, c'est qu'ils ont juste un bon diplôme, une bonne position dans la dunia, le reste on s'en fout. Hein et je voyais la semaine passée, il n'y a pas longtemps, je voyais que Euh, ils ont montré euh, un musulman qui s'appelait Mohamed, il a changé son nom pour Alex, pour pouvoir pour pouvoir avoir un job. Hein? Subhanallah Et là moi j'ai dit, dit Subhanallah, et après il y a un frère qui s'appelle Alex, et Allah a changé son il a changé son nom pour, pour euh, Isa. Moi ça va fait rien. il y a des gens qui changent dans les deux sens. alors Allah Exactement. Hey, là. Exactement. Donc, euh, Allah, il dit de toute façon, il y a eu la vie dans Ammanou, mais il y a eu le tête de même comme toute façon, c'est là où il prend, il y a eu le Yachet Bouna, il y a eu le Oh, les croyants, celui d'entre vous qui, qui apostasie sa religion ou qui quitte sa religion, Allah va faire venir un autre peuple que lui, il aime, il les aime et, et eux, ils aiment Allah. Ouais. Donc, il n'a pas besoin de nous si nous on on fait pas le comme on dit si nous on fait pas la job il va il va trouver d'autres personnes pour la faire il n'a pas besoin de nous donc c'est à nous de faire ce qu'on doit faire si on veut être des vrais musulmans après le va aller dans více. ما důvod من že بالله وفهم které přišly do této země, přišly do této země, přišly do كما země, رسول الله الكرام země, přišly do této země, přišly من této země, přišly do této země, les gens qui ont étudié euh, la religion et qui, ont, qui enseignent la religion d'Allah et qui ont bien compris, compris le Tawhid euh, et qui ont bien compris ce qui s'oppose au Tawhid parmi les choses qui font partie du shirk avec Allah et qui ont bien compris les droits que, et les choses qui complètent le Tawhid et euh, yani, ils, ont tout, ils ont tout compris ça. toutefois ils n'ont pas fait Ils n'ont pas fait les efforts que les messagers d'Allah, les nobles messagers d'Allah ainsi que les prophètes d'Allah s.a.w. ont fait pour répandre cette religion et pour prêcher l'islam et pour rappeler les gens à l'islam et pour lutter comme les imams de l'islam ont fait dans le passé. Donc ils ont appris mais ils font pas des par la suite pour la transmettre. Et le shaykh dit « dit « et wa fi 'inda ad-daa'wi La min chalein, imma wa imma Le sheikh, dit, euh, donc, la personne à qui Allah a donné la connaissance de la, de la religion, de la charia, mais qui n'a pas fait l'effort pour le transmettre, hein, lorsque c'était nécessaire de le faire, eh bien il a deux possibilités, ou il y a deux possibilités à son sujet. Soit que c'est une personne qui est excusée, Il že má jednu výmluvu, validní, za jakoukoli důvod, nebože je v pohřebech, nebože je v pohřebech. Najdeš věc, ať o vzdělání, přesný představec a vědomost, a co je jeho فقد باء بإثم الكتمان وأراد نفسه للوعيد الشديد المنصوص عليه في قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Chayef, il dit que euh, la personne qui a la possibilité d'appeler les gens et de leur transmettre la connaissance correcte au sujet de la l'aqida, et tout ce qui a rapport avec ces choses-là, et de leur clarifier ce qui est en opposition avec le tawhid, et qui a la capacité, qui a les physiques et qui a les moyens également matériels de le faire, puis toutefois, il ne le fait pas, alors qu'il voit les gens et qu'il entend les gens dans leur ignorance, eh bien celui-là, il risque de faire partie de ceux qui auront le péché d'avoir caché la connaissance. Et il s'est mis sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, le verset 100, euh, 159 et 160 dans al Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont caché ce qu'on a fait descendre parmi les choses euh, parmi les clarifications et la guidance. Après qu'on les clarifie pour les gens, dans le livre, cela Allah subhanahu wa ta'ala les modifie et également tous les êtres qui maudit également les maudits, ceux excepté ceux qui ont fait tawba, qui se sont repentus, repentis et qui ont corrigé leur fautes. Et qui ont clarifié leurs erreurs, cela, euh, Allah Subhanahu Wa Taala va accepter leur repentance et Allah Subhanahu Wa Taala, il est celui qui accepte la repentance et qui est miséricordieux. Matériel, Oui. Donc le cheikh d'Az-Zik wal nabi sallam man katama 'ilman min nar. al-prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui a caché une connaissance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala va micoudghu avec un fil de fer un fil de feu un fil de feu au jugement dernier. Ok, et ça c'est rapporté par Ibn Ummajah dans son Sahih. Okay. donc cest à dire quelqu'un qui a connu une, qui a su quelque chose de l'islam, puis qu'il l'a caché, il n'a pas dit aux gens, Allah Ta'ala va lui couvrir les lèvres avec un fil de feu au jugement dernier. Donc tu ne peux pas rester là, tu sais quelque chose sur l'islam, tu sais quelque chose de la vérité, tu vois les gens qui en ont besoin, et puis tu te tais. Hein? Donc ça c'est grave ça. وصل شيخي والذي يعذر وهو الذي آه هو الذي عنده علم ولكن لا يملك القدرة الحسية أو القدرة المعنوية في الوصول إلى أماكن النائية وحسب هذا وحسب هذا أن يبذل جهده في حدود طاقته وفي حدود قدرته وأنتم معشر الطلاب Donc le sheikh, il dit, euh, la personne qui est excusée, c'est qui C'est celui qui a de la connaissance, mais qui n'a pas le moyen, qui n'a pas la capacité, euh, y a les, disons physique ou la capacité financière ou économique, d'aller euh, vers les endroits qui sont très très éloignés pour prêcher l'islam et pour enseigner l'islam. Donc, quelqu'un fait selon sa capacité et il fait l'effort qu'il peut dans les limites de sa, de son pouvoir pour arriver à euh, transmettre la connaissance. Et le chef dit que vous, les élèves, ceux qui, vous, qui, qui étudiez la croyance du Tauché, et, et donc tous ceux qui font partie de ceux qui étudient le Tauché, euh, et qui étudient au tout début de leurs études dans la connaissance, dans la recherche de la connaissance, Vous allez étape par étape dans les niveaux de Selon votre niveau, vous évoluez comme ça. Le chef dit, il al-wajib eu bayan ma alimtum n'a bil-ashira wal temps, wal qaraba min al ila haqiqat tawhid ومعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله والحمد لله ولا بد من نشر هذا البيان في أسركم ومجتمعكم الذي تعيشون فيه وعلموا بما وعلموا بما علمتم ودعوا ما لم ت ودعوا ما لم تعلموا ولا تحتقروا من المعروف في شيئا ولا تتجاوزوا الشيء الذي لا تعلمونه إلى ما لا تعلمونه، وستجدون الناس يحتاجون إلى علمكم الصحيح، وهذا وفي هذا الباب وفي هذا الأصل العظيم توحيد الله عز وجل وبيان ما يناقضه أو ينقص تمامه وتماله. لشيخي Vous qui êtes en train d'étudier maintenant et vous commencez dans la connaissance de l'islam et dans les bases de la eh bien même si vous êtes débutant, vous, vous pouvez commencer déjà à enseigner autour de vous vos proches hein, et vos familles. Inch'Allah, vous êtes capable de faire ça et allez commencer par ceux qui sont plus près de vous. Hein. Et euh, une fois qu'on a compris maintenant, comme il dit maintenant, vous avez compris la réalité du Tauchir, et la signification de la ila illallah, et la signification de Mohamed Rasulallah comme on l'a expliqué au début du livre, il dit donc, vous devez transmettre cette euh, clarification-là à vos familles, dans vos sociétés dans laquelle vous vivez, hein, et vous devez enseigner ce que vous savez. Tout ce que vous savez de l'Islam, vous devez l'enseigner, et vous devez appeler Euh, à ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas laissez-le, ce que vous ne savez pas laissez-le et ne, ne maîtrisez rien de quelque de, du bien. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose de bien et que tu enseignes quelque chose de bien, méprise, ne le maîtrise pas. C'est-à-dire fais pas, dis pas ah ça c'est quelque chose de petit, hein, ça, ça, ça vaut rien. Ah ça c'est un petit hadith rien C'est pas important de, de, de, de si je le sais ça veut rien, ça, ça change rien. Non il ne faut pas penser comme ça. Même le petit hadith tu le connais, tu l'enseignes à quelqu'un. C'est quelque chose de bien. Tant que tu restes dans la limite de ce que tu sais, Alhamdulillah, vas-y. Toutefois les chiens existent et ne dépasse pas quelque chose que tu, dans quelque chose que tu ne sais pas. Ce que tu sais, tu l'enseignes, mais si tu as mis à quelque chose que tu ne sais pas, avec toi, ne dépasse pas la limite. Hein Après, il dit, euh, vous allez voir que des gens ont besoin de ce que tu, de ce que vous connaissez, ou comme cela, vous allez voir que des gens ont besoin de ce que vous connaissez dans cette dans ce dans, ce, dans cette question de, dont on a parlé, qui est le Tawhid dans l'Oriental, et de comprendre ce qui s'oppose à ce Tawhid et ce qui y allait diminue sa perfection ou qui qui le rend incomplet. Hein et votre récompense. Hein, وإن أجر المعلمين عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النملة في, في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير لبقى فترة سلم لديك لديك لديك Qui, qui, a, qui enseigne aux gens le bien, elle est très très très grande. Hein. La récompense pour celui qui appelle au bien, le prophète صلى a dit, Allah ainsi que ses anges, même la fourmi qui est dans son trou, même le, le poisson qui est dans la, la mer, ils font des doigts et ils prient pour la personne qui après, qui enseigne aux gens le bien. Donc, ça veut dire quand enseigne aux gens le bien les poissons dans la mer, les fourmis dans la terre, et Allah et les anges, tout le monde prie pour toi et envoie des barakas et des prières pour t'enseigner, pour te, pour te souhaiter le bien et pour t'envoyer te, sur toi le bien. Donc c'est quelque chose qui doit nous inciter à suivre cet exemple et à enseigner aux autres qui sont autour de nous le, le bien de l'islam. Qu Qu'est-ce qu que vous dites si on s'arrête ici Hein Un peu tôt oui, Il reste encore quelques minutes. Ok, on va faire 15 minutes encore. Ok, on va faire encore 15 minutes. Le chef dit, donc euh, on, avait commencé, on avait lu la, pour commencer la phrase qui disait euh, « Lorsque tu as compris l'ignorance au sujet du taux ça va te donner deux bienfaits on a expliqué ce que ça cette pas ce passage là à propos de l'ignorance déjà maintenant le chine le texte de Keshv Chuborat il mentionne la première de ces bienfaits là le premier de ces deux bienfaits là c'est « aloulah alfarhu bi-fadlillahi wa bi-rahmatihi comme a dit ala quul bi-fadlillahi wa bi-rahmatihi fabi-dalik fali-farhu huwa khayrul-ma yajma'oon la première chose, le premier bienfait, c'est que tu dois te réjouir du, du bien et de la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala miscoute ainsi que sa miséricorde. Comme Allah subhanahu ta'ala dit dans, euh, dans une surah, dans le, le verset pas marqué, ah oui c'est le verset 57 dans sourate de Younus, ça dit, dit, c'est de la grâce d'Allah ainsi que de sa miséricorde, de sa miséricorde de la grâce d'Allah et de la miséricorde d'Allah c'est de ça que vous devez vous réjouir et c'est mieux que tout ce que vous pouvez ramasser et accumuler des richesses de la vie et des choses de la vie donc le chef il dit « Haqqam » ça c'est ça c'est la vérité, c'est la vérité « Amma man a'atahou Allah ma'rifata al-tawheed »« Ma'rifata al-makrounatan bil adillati min kitabillah »« wa sahihi sunnat rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam » ومعرفة ما يضاده ليجتنبه فقد أنعم الله عليه بأكبر النعم لأن التوحيد مفتاح الجنة وتحقيق وقاية وتحقيقه وقاية من عذاب الله وعصة للمسلمين لدمائهم وأموالهم وأعرابهم وموجب للشفاعة وموجب للخروج من النار وإن دخلها الموحد بذنوب أصابها فهو wa wa wa donc le cheikh dit ça c'est réellement vrai parce que yani, on doit se réjouir d'avoir cette grâce et d'avoir ce bienfait et cette miséricorde c'est de connaître bien le tawhid et ceux qui s'y oppose avec la connaissance des preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna Ce n'est pas suffisant juste de dire je connais le tawhid, il faut connaître les preuves qui viennent avec, il faut connaître les versets dans le hein il faut les, les apprendre par cœur et les comprendre, et il faut également apprendre les hadiths, les preuves de ça dans les hadiths, et les connaître par cœur, hein, et, leur com et leur compréhension et leur signification aussi. Ce n'est pas juste de juste avoir la théorie sans connaître les preuves, hein, beaucoup de fois on oublie ça. donc Euh, tu dis oui il faut adorer un seul Dieu. abdulillah ok. Donne-moi des versets, donne-moi des hadiths pour supporter qu'est-ce que tu prétends, pour prouver aux gens qu'est-ce que tu dis. Tu as besoin de preuves. Les gens vont pas te croire juste parce que parce que c'est toi qui me dis. Hein? comme cela, tout là. Les gens vont te croire parce que tu vas leur dire Allah a dit, le Prophète s. A. dit. Voilà ce que tu as besoin de connaître. Hein? Donc c'est ça que le chef, il dit. Et il dit tu sais également ce qui s'oppose au tawhid, à l'unicité d'Allah, et de, lorsque tu as connu ça, Allah t'a donné la plus grande grâce et la plus grande ni'ma, la plus grande miséricorde et la plus grande ni'ma que personne ne peut recevoir, parce que le tawhid, c'est est la clé du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui dit là il aime avec conviction dans son cœur, il rentre au paradis. Hein? Et dans l'autre hadith, il y a d'autres euh, exemples de ça. Cet Donc celui qui, qui prononce, là il aime Allah avec conviction, avec sincérité, il rentre au paradis. Donc c'est la clé du paradis, c'est le tawhid. Et lorsque tu as réellement appliqué et établi le tawhid dans ta vie, eh ben tu seras sauvé du châtiment d'Allah et également ça fait en sorte que tu es protégé dans ton sang et dans tes biens et dans ton honneur par rapport aux musulmans, hein, ils n'ont pas le droit de t'atteindre, ni dans ton sang, ni, ni dans tes biens, ni dans ton honneur si tu es musulman. Et nous el-Shafa, tu mérites l'intercession la, la, au jugement dernier, l'intercession du Prophète Au jugement dernier, lorsque tu as établi le tanchi, et également tu mérites de sortir de l'enfer si tu es rentré, si tu avais quelques péchés, mais tu n'as pas commis de shirk, tu n'as pas fait d'association euh, avec Allah dans l'adoration, tu sortiras du paradis. Euh, pardon, tu sortiras de l'enfer parce que tu n'as pas, euh, tu as commis des péchés peut-être et Allah t'a puni, mais tu n'as pas fait le plus grand péché qui est le shirk, et donc tu sortiras de l'enfer, tu ne vas pas rester éternellement dans l'enfer si tu as eu une, un, un, un, point attente, un, un point, une attente de foi et que tu n'as pas fait de shirk. Hein Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais tout autre péché, il le pardonne à qui il veut tu as compris le tawhid, tu l'as appliqué le tawhid, tu as fait des péchés, Allah t'a puni, tu rentres en enfer, mais tu ne vas pas rester éternellement parce que tu as cru Allah et Allah comme il faut, et tu n'as pas associé personne ni rien dans ton adoration avec Allah, donc tu es un wahid, tu es un mouhautéiste, tu n'as pas à rester dans l'enfer pour l'éternité, et ça c'est seulement pour les wahidines, seulement pour ceux qui n'ont rien associé avec Allah. Donc le tawhid c'est très important, on voit sa grandeur lorsqu'on comprend ça, Et également, on comprend, comme le chef dit, que c'est <coughs> la plus grande forme d'adoration et la meilleure d'entre elles, et la plus pure d'entre elles, et la plus grande parmi toutes les obligations dans l'islam. Le Tawhid, c'est la première et la plus importante. Mouahid, Mouahid, Mouahid, ça <muchid> veut <muchid> dire <muchid> <muchid> Al-Mahid is celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui applique Ok? tawshid. Okay. Donc le shaykhidzi Ivan, Salahi Salayala Salaynayatu, Bitahtepihi, Linsifatul takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, takže, Et des, des, des caractéristiques des gens qui ont la raison parmi les hommes et les femmes si tu appliques et tu respectes le tau et tu le, tu le mets en application, ça prouve que tu es une personne qui a une raison qui est intelligent, qui comprend parce que tu as compris le plus important dans ta religion et tu as compris ce qui va te pré, qui va te sauver de rester éternellement dans l'enfer alors c'est important de se préoccuper pré de ça et celui qui le néglige hein, qui néglige cette cette obligation, euh, la plus grande obligation dans l'Islam qui est le Tawhid, et qui suit aveuglement euh, ses, ses, ses ancêtres, ses parents ou euh, les gens qu'il connaît, hein, qui les suit aveuglément, sans compréhension, et bien il dit ça, ça ne doit jamais arriver de la part d'un musulman, ça ne doit jamais venir de la part d'un musulman et ce n'est pas permis pour eux d'être satisfaits pour eux-mêmes d'avoir suivi les gens aveuglément comme ça. Tu dis, ah mon grand-père, mon, oh, mon ancêtre, mon père a fait ça, donc je le fais moi aussi. Hein je fais ça parce que mon grand-père le faisait. Je vais à la tombe parce que mon grand-père, il allait adorer un mort, il allait invoquer les montagnes, il avait un, un malheur, donc moi aussi je le fais. Et ils ne se posent pas la question, est-ce que c'est prouvé par le Coran, est-ce que c'est prouvé par les hadiths, est-ce que j'ai le droit de faire ça avec les dalils Non. C'est pour ça que les gens détestent les, les salafis. Ah, vous, vous demandez toujours le dalil, dalil, dalil, ça les dérange. C'est vrai, ils détestent ça. Parce que chaque fois qu'on parle, première chose, ils disent quelque chose, ok, montre-moi le dalil, montre-moi la preuve, montre-moi montre-moi le hadith. Ah, il ah, vous toujours avec vos dalils, une Dalil Ils nous détestent à cause de ça. Parce que notre religion, on la prend pas n'importe comment. On la prend avec l'épreuve, preuves. Sinon, on l'accepte pas. Hein? Donc, Michel s'est dit. Donc, ils ne doivent pas être satisfaits pour eux-mêmes de l'ignorance et de suivre aveuglément. Ça, ça fait partie de l'ignorance. Euh, et que celui qui a cette ignorance-là en lui, eh ben, il est blâmé. Hein? Un être humain qui a des yeux, qui a une ouïe, il doit s'élever de ce niveau-là. Il ne doit plus rester à ce niveau-là qu'il suit aveuglément, comme un singe. C'est les singes qui imitent. Nous, on ne doit pas être comme les singes. On doit être... On suit le et la Inasuna avec l'épreuve, et non pas comme un singe, comme on dit. Hein? On suit avec compréhension et connaissance. Voilà l'islam. Voilà ce qu'on doit suivre. Tandis que les autres, ils imitent. عفق الله يسير عفق الله كمدي سيد الله تعالى إذن فمن أعطاه الله تبارك وتعالى ذلك فذلك فضل من الله ورحمة يغبط عليها ويجب أن يحمد, أن يحمد الله أن يحمد الله عليها ليلا ونهارا سرا وعلنا وينشرها وهذا من bin النعمه والمراد بالنشر بالنشر ta' او تعليم الناس ما علمه العالم لعلهم الشرعي وكل شيخ الزي donc celui à qui Allah a donné cette faveur cette, cette grande grâce Allah il se le rappelle ben c'est obligatoire pour lui d'être envers Allah subhanahu et de le glorifier jour et nuit pour ça. En, à l'intérieur et et de façon euh, et ouverte et, et claire, il doit le dire en lui-même et il doit le dire aussi en voix devant les gens pour remercier et glorifier Allah de ça, et il doit répandre la connaissance de de ce de ce taoshi et, et ça, ça fait partie du fait d'être reconnaissant envers Allah Et c'est ça ce que veut dire de, disons, de propager la connaissance. Propager la connaissance, ça veut dire que tu enseignes ce que tu as appris toi-même d'un Alim, d'un savant hein, de la connaissance de la charia. Donc on va s'arrêter ici et on continue Inch'Allah la semaine prochaine, à, ce, à, à, à la suite de cette explication-là euh, du verset euh, qu'on a lu tout à l'heure. Donc سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أفريكم باركة